J'aime Plus je connais mes amis, mieux j'aime mon chien. Plus je connais mes amis, mieux j'aime mon chien. C'est pourquoi je préfère marcher seul. Plus je connais mes amis, mieux j'aime mon chien. Plus je connais mes amis, mieux j'aime mon chien. Plus je connais mes amis, plus j'aime mon chien C'est pourquoi je préfère marcher seul Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis Avec des amis comme ça, on s'attirait des amis La moitié d'un ami, c'est la moitié La moitié d' ennemi c'est la moitié des Ils peuvent dégorger dans un linge blanc sans qu'on ne voit ton sang Dégorgé dans un linge blanc sans qu'on ne voit ton sang Ce sont des serpents en pantalon, des serpents en jupon ce sont des serpents en pantalon des serpents sans nom. Il faut mieux être seul que mal accompagné il mieux être seul que mal